Mosaïque. Bonjour à tous, amis fidèles auditeurs, téléspectateurs de la radio-télévision i s a n g a n i r o et bienvenue à cette émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat va porter sur la problématique liée au retour des exilés politiques burounais. Sont-ils libres de rentrer Y aurait-il des préalables côté gouvernement de Gitega et exilés politiques en question Comment se porter le climat politico-sécuritaire dans le pays pour tranquilliser ou pas ces hommes et femmes politiques en exil Et surtout, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ceux qui le voudraient puissent se retourner au bercail en toute inquiétude Trois invités sont déjà avec nous sur le plateau. Nous attendons incessamment le quatrième. Pancras et Chimaye, ancien porte-parole du parti Fraudebou, ancien porte-parole du président Domitien Daïseye du temps de la transition.、Et、vous avez également été le porte-parole de la plateforme de l'opposition Sénaré, de Guiliteka, qui regroupe des hommes et femmes politiques en exil. Vous venez fraîchement de rentrer au pays. C'était le 7 juillet 2021. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Léon Sengenda Koumana, vous, vous êtes le vice-président du parti Sarwania Fredébou. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour et je vous remercie pour m'avoir invité. Il y a également euh, vous, euh, Pierre n g o u l i k i e le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également les, les autres panélistes et je souhaite la bienvenue, la chaleureuse bienvenue. À Monsieur Pancras qui vient de regagner le Bercail.、Monsieur. Je salue également les, tous les auditeurs, mais aussi les téléspectateurs désormais. Merci.、Et、nous attendons incessamment le quatrième invité, à savoir a n i s e é Nyonguru, actuel secrétaire permanent au ministère de la Communication, des technologies de l'information et de la communication. C'est un ancien également de la plateforme de, de l'opposition, Senared. Il est rentré au pays il y a à peu près deux ans. La mise en onde est assurée par François Akimana. d i m a g e de Renaud n y o n g e z a et b e r t i e r Mugiraneza, réalisation d'Alain Désiré b o u k e n e z a et Omicro, Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Je vais adresser la toute première question à vous, Pancras et Chimhai. Vous venez de rentrer fraîchement de l'exil, du coup, on peut dire que vous divorcez avec le scénario de Giliteka. C'était plate et formé de l'opposition en exil. Bon,、euh, je pense qu'il e faudrait probablement situer toutes ces fonctions que j'ai o c c u p é par le passé au niveau du politique. Parce que, au Burundi et à l'étranger. Mais pour le précise, Burundi, s p o u r le, le Sénarède, <rire> ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus membre du Sénarède.、Mm. Ça va faire plus de deux ans. Donc, ça, c'est un, un rectificatif qu'il faut apporter.、Et、donc, de ce point de vue. Vous avez quitté le scénario de quand et pourquoi Ça m'a fait plus de deux ans, je crois, parce que le parti auquel j'appartenais a décidé de se retirer. C'est le Frodebout、ouais, Non, c'était le MSD. Parce que là, à l'époque,、euh, le scénario était, compo était composé par, effectivement, par les partis politiques.、Mmh. Alors, dès lors qu'un parti politique se retire, vous n'êtes plus membre. Donc, ça fait donc, plus de 24 mois, que même plus ou moins 3 ans, que je ne suis pas d é p a t é Aujourd'hui, alors, vous êtes membre du parti MSD, pas du Frodebout Non, même l e m s t aussi, j'ai quitté. Aujourd'hui, si je suis rentré, je suis rentré avec、euh, une association qui s'appelle Synergie Belgo-Burundaise pour le développement.、Mmh. Bel Burundi en sigle, c'est à ce titre、euh, que je suis venu. Ça s e r a une association qui va mettre en place tout un, temps,、euh, un tas de projets de développement. Donc j'ai changé de logiciel. Aujourd'hui, mon logiciel, c'est cette association Bel Burundi. Les projets de développement. Belle Burundi, une organisation de la société civile, et vous quittez le domaine politique. Oui, puisque à partir du moment où je n'appartiens plus à aucun parti politique,、mmh. je vais me consacrer essentiellement au, au niveau de l'association, essentiellement au domaine de l'éducation, domaine、euh, qui regorge de pas mal de défis. On va aborder certains, certains secteurs et essayer de voir comment on peut、euh, s'attaquer à cette problématique qui cause effectivement problème.、Mmh. Que je suis le président de l'association. Le président de l'association b e l Bel Burundi. Oui. Et quelles seraient vos impressions du pays C'est comment bah, Je suis arrivé le 7、euh, la nuit.、Mm -hmm. euh, je dois dire que je n'ai pas encore commencé à circuler.、Euh, Mais vous êtes tranquille. Oui, je suis tranquille.、Mm -hmm. Vraiment, là, de ce côté-là, je suis très tranquille. Est-ce que vous... Je, je salue aussi、euh, quelqu'un <rire> de l'aéroport qui m'a aidé parce que là, c'était quand même un peu. Et là, le porte-parole du ministère. C'est qui C'est... Il、euh, y a des choses qu'il faut. C'est Pierre Mourikier. Il y a certaines choses qu'il faut quand même de l'autre côté, au niveau de l'aéroport. <rire>、ouais, ça mérite、euh, quand même.、Euh... Est-ce que vous vous êtes parlé avant de rentrer avec les membres du Sénarède d'un côté et de l'autre côté, les autorités du Burundi Vous venez de parler tout à l'heure. Le,、euh, le porte-parole du ministère, les, les, membres, les, membres, les membres du Sénarède, comme je vous dis que je n'appartiens plus à, à cette famille, mais des amis qui étaient au Sénarède, on est toujours en contact. Vous avez même vu que le vice-président d i f r a d é b o u n'était pas au courant que, que je suis ici.、Mm -hmm. Non, quand je suis venu,、euh, ça a été une décision qui a été, décidée par, qui a été prise par, par l'association. Bien entendu, vous ne pouvez pas décider de. Vous avez révélé, droit, vous avez révélé votre retour au parti au pouvoir ou au gouvernement. Pas offre des bouts non,、si, si, non, si vous devez rentrer dans un pays après tant d'années, si vous avez surtout occupé toutes ces panoplies de, de fonctions、mmh. politiques, vous devez indubitablement avertir l'autorité compétente à la matière.、Mmh. Ouais. Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, vous vous êtes parlé, vous avez été en contact avec Pancras, Chimaye, C'est ce que, ce que j'ai dit. C'est qui le, le, le porte-parole <rire> du ministère que vous avez évoqué tout à l'heure Non, non, je par... l'avais interpellé par rapport、euh, à la situation qui se trouve、euh, à l a Parce que quand vous entrez dans un pays,、euh, la première impression, vous l'avez à l'aéroport. Quand les choses sont bien, ça donne une très bonne impression. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Je serais en train de mentir si j'ai dit que j'ai <rire> contacté le porte-parole du ministère de la Sécurité Publique. Le développement communal, ça serait un mensonge. Alors, ça ne serait pas.、Mm -hmm. Mais il, il est là.、P euh, Pierre m o u r i q u i e r Pancras Chimaye, vient de rentrer. C'est une joie de, de son côté. Et vous, ça vous fait quelle impression Il était de la plateforme de Senarède,、euh, cette opposition en exil. À un certain moment,、euh, cette plateforme dérangeait les pouvoirs publics. Ça vous fait quelle impression C'est une joie partagée, c'est pourquoi je lui ai souhaité la, la bienvenue la, la plus chaleureuse. Mais c'est un seul par, parmi beaucoup de personnalités politiques en exil Les, les personnalités politiques en exil, je pense qu'il faut plutôt faire une clarification sur la terminologie. Euh, je vous ai entendu parler d'exilés politiques、euh, dans l'introduction.、Mmh. Et maintenant, vous parlez des par de par personnalités、euh, politiques en exil.、Mmh. Moi, je pense qu'il faut plutôt utiliser le terme de réfugiés.、Euh, réfugiés. Réfugié. Là, ça se comprend très bien. Et les réfugiés burundais à l'extérieur, on en a.、Mmh. Et ils sont de plusieurs catégories. Et parmi eux, effectivement, il y a des gens qui faisaient de la politique,、mmh. euh, qui sont partis. Et qui,、euh, depuis un, de, un bon bout de temps, sont en train de rentrer. Et、Mais、il, il n'est pas le seul, peut-être. Il n'est、euh, pas le seul. Oui, oui. Je pense qu'on a plus de q u、euh, anciens t r e a députés qui sont rentrés.、Mm -hmm. Il y en a qui sont venus d e m a h a m a Il y a aussi d'autres, des militants politiques qui sont rentrés, surtout d e m a h a m a Je pense qu'il va. Faire cette、euh, précision, le, le secrétaire permanent au ministère, au ministère de la communication. Je pense que quand il est venu, il est venu avec、euh, à la tête d'une délégation de, de plus de 40 personnes, et parmi lesquelles il y avait des, des militants、euh, politiques qui étaient、euh, réfugiés à l'extérieur. Donc,、euh, je dirais qu'ils sont en train de, de regagner le b e r c a i et nous ne faisons que nous a rejouir. Est-ce que le gouvernement se met de temps en temps en contact avec ses responsables politiques de l'opposition en exil Il y a un, un porte-parole pour le、uh -huh. gouvernement.、Uh -huh. C'est lui qui peut peut-être répondre à cette question. Mais、vous、moi, vous... mais moi、uh -huh. au niveau du ministère de l'Intérieur,、uh -huh. du Développement communautaire de la sécurité publique,、uh -huh. ce que je sais, c'est qu'il y a un message, une orientation qui a été donnée par. Son Excellence, le président de la République, juste après, avec son, intro, son intronisation, il avait appelé、mm -hmm. tous les Burundais réfugiés à regagner le Berka. Et depuis,、euh, ça fait、euh, plus d'un an,、Et、on a déjà plus, à peu près 80 000 Burundais qui sont déjà rentrés.、Mm -hmm. Donc, le message qu'il a lancé, c'est le message que le ministère répète lui qui gère, qui gère techniquement le rapatriement. Et.、Euh, Nous faisons passer le message à travers vos, vos médias, même maintenant. Eh bien, le message va arriver même aux autres bandes qui restent à l'extérieur. C'est vraiment cette communication. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que l'on est en train de faire pour faciliter le retour de ces réfugiés, dont ces responsables politiques D'abord, ces, ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles qu exigent un, un retour particulier. On les accueille comme tous les réfugiés et puis、euh, on les intègre、mmh. dans, dans la société. Et c'est ce, ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on va faire même pour M. Pan, Pancras. Et c'est ce qu'on a fait pour les autres qui sont rentrés à Valoui. Ils ont souvent réclamé un dialogue. Ce s t pas nécessaire aujourd'hui. S'il était encore. Il, si, ou ou, ou si, ça, si vaut, si ça toujours, vaut toujours la peine. S'il était toujours nécessaire, ils ne seraient pas rentrés.、Mmh. Mais comme、euh, l'orientation a été donnée aussi par、euh, le gouvernement, Eh bien, le, le dialogue、euh, il, est, il est permanent. Dans plusieurs cadres, donc les Burundais se parlent.、Mmh. Et je sais que lui-même, il a parlé avec les Burundais qui étaient ici avant de venir. Et, eh bien, il y a plusieurs cadres, les Burundais se parlent. Sinon, à moins que vous précisiez quelle, quelle sorte de, de dialogue. <rire> Permettez que l'on passe le micro à l'honorable Léon Sengendakoumana, vice-président du parti s o r a n i a f r o d e b o u Et je signale en passant que l'on attend à tout moment l'arrivée du quatrième invité, a n i s e Nyongourou, président du parti CDP. Et voilà qu'il arrive. a n i s e a n i s s Nyongourou, bonjour. C'est vous qu'on attendait, on parlait de vous. Vous êtes le, le président du parti CDP, secrétaire permanent au ministère de la communication, des technologies, de l'information et, de, et des médias. Bienvenue à cette émission Mosaïque. On parlait de, de ces exilés politiques qui rentrent au pays. Il y a Pancras, Chimaye, ancien p r é s i d e Porte-parole du Sénarède.、Et、il dit que ça fait même longtemps qu'il a déjà quitté la plateforme Sénarède. Et vous, vous avez été aussi en exil. Vous avez été aussi membre de cette plateforme. Ça vous fait quelle impression l a r r i v é e de Pancras c h i m a y Moi, je suis très content d'abord. Et je salue,、euh, premièrement, tous mes collègues qui sont à l'étranger. je salue aussi le courage de M. Pancras, mon collègue. Parce qu'on a été ensemble à l'étranger.、Mmh. On a été aussi ensemble au niveau de cette plateforme. Nous avons eu beaucoup d'éléments communs.、Et、je lui souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à M. p a n c r a s c h i m b a y Merci. Et pour moi, ça me donne une très bonne impression. Ça me donne une, une forme de confiance par rapport à, à cette, cet engouement. d Exilés s e des Burundais qui sont à l'étranger qui prennent le courage de, de venir au Burundi, vous savez, nous nous sommes venus en 2019、euh, pour p a r t i c i p e r aux élections et c'était des moments très difficiles parce que mes collègues qui étaient à l'étranger, bien sûr, nous prenaient comme des fous, comme des, des personnes qui n'aiment pas peut-être leur vie, et voilà. Parce que vous avez vu au niveau de tous les, les, les médias en ligne, surtout. Et、on nous traitait de tous les maux, que nous sommes achetés par le pouvoir.、Et、voilà,、euh, il y a beaucoup, beaucoup d'encre de, de, qui, qui a coulé sur notre retour. Et maintenant que d'autres arrivent, et surtout les, les exilés burundais qui étaient au, au Rwanda, dans le camp de Mahama, beaucoup sont venus, vous le savez très bien, beaucoup sont venus au Burundi. Et maintenant, les hommes politiques aussi rentrent, petit à petit, mais ça, ça donne. Ça donne une bonne image pour le pays. Ça donne une bonne image pour le pays. Et j'ai participé à beaucoup d'émissions pour appeler mes collègues politiques, mes collègues politiciens ou mes collègues hommes politiques qui sont à l'étranger pour qu'ils rejoignent le pays parce que la paix était visible partout sur le territoire du Burundi. Est-ce que vous avez été en contact avec Pancras pour le tranquilliser avant qu'il rentre、euh, Pancras, c'était quelqu'un qui, qui suit les informations, que ce soit. Des infos en ligne, que ce soit les infos sur、euh, toutes les autres plateformes qui, qui diffusent des informations à partir du Burundi. J'ai été dans plusieurs émissions pour appeler, pour tranquilliser tous les hommes politiques qui sont l'étranger pour qu'ils rentrent. Et je pense qu'il m'a suivi. Et ce qui, ce qui sort de, de l'information ou de cette forme de mobilisation de, que je faisais passer via les médias, il l'a entendu. Et je pense que d'autres aussi agiront pensez, dans le même s e n s s p o i t i f Vous pensez que、positif. vous avez contribué pour qu'ils puissent rentrer au b a i Je pense que j'ai contribué. Je pense que j'ai beaucoup contribué.、Mm -hmm. Parce que j'ai toujours montré que la paix au Burundi règne.、Mm -hmm. Et surtout quand j'étais en campagne électorale. On pensait qu'on allait avoir des perturbations par rapport à la sécurité. On, il n'y en a pas eu. Et après les élections, le pays a, est resté tranquille, calme. Et la paix est là, la sécurité est là. Voilà. Donc, c'est pour dire que、euh, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont restés à l'étranger, ils nous suivent. Et voilà, nous avons donné aussi une forme de confiance à eux. Parce que, n certains, moi, j'ai dit.、Euh, certains pensaient que j'étais comme une cobaye. Donc, une petite souris <rire> sur laquelle on fait une expérience. Je dis,、eh, cette souris ne mourra pas. Voilà,、ah, donc la, la souris est toujours vivante. <rire> et maintenant,、eh, ça donne les résultats que vous voyez. À un certain moment, lorsque vous êtes parti en exil en 2015, il y avait des, des polémiques autour de ce qu'on a qualifié de troisième mandat du président. Troisième mandat contesté, troisième mandat illégal, troisième mandat ceci, troisième mandat ceci. Ça ne s o p p o s e plus aujourd'hui comme problème.、Ah、si C'est à moi.、Euh, je dis que c'est. Je dis dans chaque pays ou dans chaque、euh, situation politique,、mmh. il y a des moments qui, bien sûr, passent et passent. Donc qui ont eu lieu、mmh. et à certains moments, ça passe. Bien sûr que son mandat était pour nous, ce n'était pas légal. Mais ça a causé tous les problèmes qui ont eu lieu, tous les p o n t s de sécurité qui ont, qui ont eu lieu au Burundi. Mais nous avons dépassé cette étape. Maintenant, on, on est à une autre étape de stabilisation sociopolitique et de développement du pays. Honorable Léonce Ngenda Koumana, à vous le micro. Vous êtes le vice-président du parti s a r w a n i a f r o d é b o u Votre ancien compagnon de lutte, Pancras Chimaye, ce n'était pas n'importe qui à l'époque où il était au sein du parti s a r w a n i a f r o d é b o u Il vient de rentrer de l'exil. Ça vous fait. Quelle impression, quelle image Je dois avouer que je suis très content, très satisfait de le revoir dans son pays.、Mmh. Ça faisait beaucoup de temps qu'il n'était pas dans le pays.、Euh, je m'en joins aux autres amis des collègues pour、euh, le féliciter et le souhaiter la bienvenue dans sa p a t r i e pour retrouver son pays, pour retrouver sa famille, retrouver les amis et contribuer. Au développement de notre pays, j'ai cru comprendre qu'il vient dans le cadre d'un e d développement économique et social,、mm -hmm. et c'est très important. Euh, donc, euh, si je dois répondre à votre question, c'est une satisfaction. Notre collègue et、euh, le porte-parole du ministère de la communication vient de dire qu'il a contribué dans la sensibilisation de son retour. Je pense que c'est aussi une excellente chose.、Mm -hmm. Il faut que le gouvernement continue à créer les conditions favorables au retour de tous les réfugiés. Les réfugiés politiques, les réfugiés d'opinion, les réfugiés ordinaires. Il y a d'autres catégories de réfugiés.、Mm -hmm. Il ne faut pas que ça, ça, ça, ça soit uniquement pour les hommes politiques.、Mm -hmm. Il faut que tout le monde rentre dans le pays. Parce qu'un pays qui a des réfugiés à l'extérieur,、mm -hmm. il peut se dire bon, je suis un peu en sécurité, ça règne, mais. Tant que vous avez un nombre important de réfugiés à l'extérieur aujourd comme aujourd'hui, c'est un problème. Donc, je salue effectivement cette initiative de, non pas uniquement à faire des appels, mais de créer des conditions qui soient favorables au retour pour que demain après demain, il n'y ait pas encore d'autres mouvements de population à l'extérieur du pays. Créer des conditions favorables pour le retour des réfugiés. Euh, Parce, que, est, oui. Parce que vous dites que c'est un problème,、oui. c'est un problème comment, mais il rentre peu à peu quand même. Il rentre peu à peu, mais à, à c o n t r e goutte, ça fait ça, oui, c est, c est vrai. <coughs> depuis 2015. On aurait déjà <coughs> tout le monde dans le pays en quatre ans en 93. Quand on a gagné les élections, à moins d'une année, tout <coughs> le monde était ici. <coughs> à moins d'une année, il s'obscule pour venir. Alors il faut créer les mêmes conditions pour que. Ces réfugiés rentrent. C'est vraiment un fardeau pour le pays. Comment créer, c est, c est, comment créer des conditions favorables au retour des réfugiés、euh, Qu'est-ce qui manque La bonne gouvernance démocratique et économique. Parce que quand on fuit le pays,、mmh. soit on fuit le pouvoir, soit on fuit la pauvreté. La misère. <rire> <rire> la pauvreté, Mais ces exilés, ces leaders politiques o n fui t le pouvoir. Il faut que le pouvoir les rassure. Il y a, il y a des réfugiés aujourd'hui qui ne sont pas rassurés.、Mmh. J'ai appris qu'il y a certains réfugiés qui ont des mandats d'arrêt parce qu'ils ont participé dans les manifestations de 2015, sur le, sur le troisième mandat, parce que ceci ou cela. pense qu'il faut aujourd'hui créer un contexte où bon, on est en train de, de chercher à, à, établir, à rétablir la vérité dans ce pays, établir la vérité dans ce pays, parce qu'il faut permettre à tout ce monde de venir pour que cette vérité soit une vérité de tous les Burundais. Donc. Je suis d'accord qu'il faut encourager le mouvement de retour des, des réfugiés. Je ne parle pas uniquement des réfugiés politiques. Ce sont des Burundais comme les autres.、Mm. <rire> de tous les réfugiés, surtout des, des réfugiés déménis. J'entends des réfugiés en Tanzanie, j'entends des réfugiés en RDC qui souffrent énormément. Il faut vraiment que ces réfugiés aussi rentrent. En fait, le retour des réfugiés, contrairement à ce que disait mon collègue y a n i s é c'est volontaire.、Mm. C'est un acte volontaire. Vous pouvez faire un appel même le gouvernement fait des appels. Mais c'est un acte volontaire, ça veut dire par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Si vous avez fui un pouvoir, et si le pouvoir se comporte toujours de la même manière, vous ne rentrez pas. Mais si le pouvoir change, vous rentrez.、Hein? Donc, c'est une question de conviction d'un individu. Ce n'est pas une question d'appel, tout simplement. <rire> des réfugiés, des réfugiés sous mandat d'arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a raison d'être. m a i s c e u r le porte-parole du ministère, Pierre Mouriki. Je, je voudrais d'abord réagir à ce que vient de dire l'honorable Léonce.、Et、quand il dit que les réfugiés burundais rentrent à c o n t e g o u t t e je pense que tout le monde a ri ici. C'est parce que le retour massif des réfugiés il est couvert par vous, les médias, tous les jours.、Et、je voudrais revenir sur les chiffres pour. Lui dire la vérité.、Oui. Peut-être qu'il n'en suit pas au jour le jour. Oui, oui c'est vrai.、Euh, moi, mais je vous、vrai. dirais que de, depuis 2017 jusqu'à jusqu l'année passée, le Burundi avait déjà accueilli plus de 350 000 réfugiés en provenance de l'étranger. Et、rien que pour、oh, cette année passée, depuis donc、oh, la prestation de, de serment et la p é r i o e de Son Excellence, le président de la République actuel, on est maintenant à plus de 80 000 réfugiés qu'on a déjà accueillis au Burundi. 80 000. Et, 80 000, oui. Et pour cette année, on compte en accueillir plus de 140 000. Je voudrais encore une fois préciser que, côté Tanzanie par exemple, on a un, un mouvement de réfugiés qui est de. Deux convois par semaine, mardi et jeudi, avec une moyenne de 1000 réfugiés par convoi. Ça se、et、fait, ça, ça, ça se fait ça toutes se fait les semaines. Toutes les semaines. Deux fois la semaine. Oui.、Mm -hmm. Et du côté Rwanda, on a、euh, maintenant un convoi、euh, qui vient me mercredi, d'entre 600 à 1000 réfugiés. Et ça, c'est tout, tout, chaque semaine. Et du côté de la RDC, on a, on a deux convois. 2 autour d'eau, 5 ça réfugiés par la même voie. Et ça, ça se fait toutes les semaines. Si vous, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aller couvrir, vous allez trouver ces, ces chiffres-là. Et dire donc que、okay, toutes ces statistiques, c'est vraiment à compte e c o u t t e s c'est <rire> peut-être un langage de police. puis, <rire> Et puis quand il mais, dit qu'ils qu qu qu、oui, qu qu ont fui le pouvoir, Je pense qu'il n'est pas、ah, vraiment indiqué pour le dire. Il n'a jamais fui.、Mmh, Et il était devant, dans, dans l'insurrection de 2015. Je suis, je suis dans le pays.、Mmh. Je le vois. Il était devant, mais il n'a jamais quitté le Burundi.、Mmh. Alors, est-ce que s est ce que son pouvoir n'était pas contre lui aussi、mmh. Donc,、euh, il, il fallait plutôt laisser ces réfugiés-là qui sont rentrés dire qui,、euh, quoi ils ont fui. Mais, mais... Pour donc revenir.、Euh, est-ce que vous. Avez, vous, vous... Vous avez des chiffres par rapport à ces à ces réfugiés qui sont a s s burundais qui sont、euh, à l'étranger、si、qui ça, ont fui le pays、euh, les chiffres que、euh, que l'on attend ici c'est combien、euh, les, on n'a pas, pas, tout,、mmh. euh, euh, pas on n'a pas tout e s les statistiques parce que on n'a pas on n'est pas allé faire des vérifications dans, dans tous les pays où il ya des réfugiés parce que les, les chiffres Eh, nous sommes corrects que quand ils ont été déterminés, évalués en partenariat, en tripartite, donc avec la, la délégation burundaise, l'OHCL et le, et le pays hôte.、Eh, ce qui est vrai, c'est que nous avons, oui, Des réfugiés burundais、eh, qui se trouvent à l'étranger. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par, par rapport à, à l'évolution de la situation politico-sécuritaire dans le pays Et c'est la même question que je vais poser à l'honorable Léon Smyenakouman avant a de retourner chez Pancras Tumaye. L'évolution de la situation politico-sécuritaire dans le pays. Elle est très positive.、Oui. La situation politico-sécuritaire est, est très bonne.、Oui. Elle, elle, est la, la, la situation politico-sécuritaire évolue. Très positivement. C'est visible, la population vaque normalement ses activités. Je pense qu'il faut plutôt tendre le micro à la population pour mieux le dire que moi. Léon Sengé Dakoumana, un mot à placer par rapport à cette situation politico-sécuritaire dans le pays Il y a des informations et des signes qui montrent que, quand même contrairement à l'affirmation du porte-parole du ministère de l'Intérieur, q u il y a quand même encore des disparitions des gens q u il y a des assassinats. Parce qu'une personne qui meurt, c'est une personne de moi. Il ne faut pas qu'on s'en félicite parce qu'une personne est morte. Il faut le regretter.、Euh, mais de manière générale, la guerre s'est arrêtée. On peut dire qu'il y a quand même une accalmie.、Mmh. Ça, on peut le dire.、Mmh. Il, y a, il, y a, il y a des responsables politiques en exil, je le dis encore une fois, qui ont toujours réclamé qu'il y ait un dialogue entre eux et le gouvernement. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui mais, mais bien sûr、mmh. Ne sont pas les seuls à réclamer le dialogue politique.、Mmh. Nous, tous qui sommes dans le pays, nous réclamons un dialogue politique parce qu'en dehors du dialogue politique, c'est la guerre,、mmh. c'est la dictature. Et ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'on peut recréer les mêmes causes qui ont engendré ces mouvements forcés des populations, soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays.、Mmh. Le dialogue est incontournable. C'est même le mot clé de la Cordarouche. c、mmh. Nous devons. Dialoguer et on ne dialogue pas uniquement pour des questions politiques. On dialogue si la vie du pays, si la vie des citoyens aussi.、Hum. Pancras Chimaye, c'est la même question. Est-ce que vous trouvez toujours nécessaire le dialogue entre le gouvernement burundais et ses responsables politiques à en, en exil, à l'étranger Est-ce que vous avez des enfants Oui. Vous savez,、hum. la négociation, le dialogue. Vous pouvez votre enfant lui mettre une chaussure Il Vous r e f u s e la chaussure, il dit je veux celle-là. Même avec votre enfant, vous devez être en permanente négociation. Donc, la négociation, c'est une permanence. Le dialogue, c'est une permanence.、Et、si vous ne, vous ne dialoguez pas avec votre enfant, ce jour-là, ou bien il n'ira pas à l'école, s'il va à l'école, il va pleurer. Et Quand il pose la question de pleurer, on m'a mis la chaussure que je ne voulais pas. Je voulais la rouge à la blanche. Donc, le dialogue, la négociation, Ça doit être une permanence. Permanent. Ce n'est pas une question à poser.、On、Parce que, ça commence, que avez... ça commence au sein de la famille. On doit négocier, on doit dialoguer. Et si au niveau de la famille, on négocie, si au niveau de la famille, on dialogue, quoi de plus normal qu'entre Burundais, les gens puissent dialoguer On va dire que vous avez été en un certain dialogue avec certaines personnalités du pouvoir. Avant de rentrer、eh、ben, Comme je vous l'ai dit,、euh, d'abord, comme、euh, Laurent a b e l é o n cela a si bien dit,、mmh. la décision de rentrer, c'est une décision personnelle. Et ici, je pense que je dois préciser et le redire une fois de plus et le rappeler à ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient déjà oublié que moi, j'ai quitté le Burundi en 2010, au mois d'avril.、Mmh. Donc, quand les gens sont effarouchés que je rentre, il ne, ne faut même pas la peine de faire un exercice de savoir. Depuis quand je suis à l'étranger. Quand je suis parti, je suis parti pour quel dossier À l'époque.、Mmh. Deux, mmh. il y a les、mmh. gens qui sont effarouchés que je suis rentré. Mais le Boeing qui a atterri ici le 7 juillet. Oui.、Mmh. Il n'y avait pas que Pancras dans cet avion. Il y avait plus de 200 personnes. Pour la petite histoire, hier je de, suis. 200 personnes, tous des Burundais. il y en avait beaucoup.、Mmh. Pour la petite histoire, hier je suis allé chercher une voiture de location. On m'a dit, mais attends. Toi, tu a s t r a î n é Les autres, ils cherchent des voitures de location à partir de l'étranger. Alors, il y a un avion qui est arrivé hier. Il n'y a plus de véhicule.、Mmh. Les vacanciers ont pris le. Alors, pour, diable, pourquoi est-ce que les autres peuvent venir, mais Pancras ne peut pas venir Parce que je pense que cet aspect de la chose, vous ne l'avez pas suffisamment évoqué,、mmh. mais moi, ça m'a choqué. Et pourtant, j'étais surpris、mmh. que l'avion soit plein. Et on m'a dit. C'est tous les mercredis, c'est tous les, les dimanches, je crois que c'est deux fois, si pas trois fois la semaine. Ça veut dire quoi S'il y, y, y a cette,、euh, cette ouverture, s'il y a cet engouement à ce que les gens viennent en vacances,、Mais、il y a aussi même des petits malins que vous pouvez rencontrer de l'autre côté,、mmh. raconter des choses. Et puis, comme les réseaux sociaux sont là, vous le retrouvez au bord、Mais、du lac de la t a C'est peut-être une certaine considération que l'on vous fait, c'est bon. Oui, vous le retrouvez au bord du lac Tanganyika, en train de s a v o u r e r le moukéke. Et il, et il prend un malin plaisir de t'envoyer la photo pour te dire vous ne savez pas ce que vous êtes en train de manquer ici. Bon, bref,、mm -hmm. je pense que pour, pour revenir, c'est une décision personnelle. Mais aussi, comme l'honorable、euh, Léon Sela bien dit, effectivement, quand il y a un environnement favorable, vous n'avez même pas besoin de parler à la radio, de demander aux gens de, de rentrer. Parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un e n droit que Tobouné e devait avoir, Que tout citoyen du monde devait avoir, c'est le droit de retourner chez lui, c'est le droit de vivre chez lui. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de débattre de la problématique liée au retour des réfugiés b u r u n d a i s particulièrement ces exilés politiques. Et il y a pour ça quatre invités, à savoir Pierre n g o u l i k i e le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Anissé Nyongourou, président du parti CDP, Ancien secrétaire général de la plateforme de l'opposition Sénarède en exil, actuel secrétaire permanent au ministère de, de la communication, des technologies de l'information et des médias. Honorable Léon Senghenakouma, v i c e p r é s i d e n t du parti Sorvania Frodébou et Pancras c h i m a ï e qui vient de rentrer fraîchement de l'exil. Pancras c h i m a ï e justement, quelle serait la, la lecture que vous faites par rapport à la situation Politique, consécuritaire qui prévaut, qui prévaut au pays. Il y a évolution tout de même, on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi votre、euh, appréciation L'appréciation que je fais de la situation, c'est que d'abord, comme je vous l'ai dit, comme je dois l e répéter, je rentre dans un cadre bien précis des projets de développement dans l'association Ben Burundi. Et ici, il y a un appel solennel à la diaspora burundaise qui ont des associations à l'étranger. D'amener et d'implanter ces associations ici, et on nous a promis même des facilités. Ça, c'est une ouverture qui a permis que je prenne cette décision de venir. Parce que dans plusieurs pays du monde, vous prenez l'Italie, vous prenez l'Inde, les pays se sont développés à cause de la diaspora. Rentabiliser, rationaliser, mettre à profit la force. Les compétences de la diaspora. C'est extrêmement important. Où est-ce que vous saviez que nous avons 300 médecins spécialistes en France, burundais Pourquoi ils sont là Pourquoi ils ne sont pas au Burundais Faites une émission, posez-le la question. Mais évaluez la perte d'avoir plus de 300 médecins d'un pays qui sont à l'étranger. Or, tout ce monde-là, si comme Léon s e n g e n a k u m a n a l a dit, les conditions sont là, ils ont été à l'école. Ils ont des diplômes, ils ont des doctorats, d'autres ont des compétences. Tout ce monde-là, s'il est mis à contribution, le Burundi ne peut qu'être développé. Or, notre association, il a entre autres mission d'essayer d'identifier, de recenser cette intelligentsia qui est é papillée r à travers le monde, l'intelligentsia burundaise, afin qu'elle puisse venir mettre la main à la p â t t e du développement. Nous sommes là parce que nous avons été conviés à mettre la main. À la p â t e du développement, a i d é dans le secteur du, du développement, et ici précisément au niveau de n o t r e a s s o c i a t i o n Et c'est dans son cadre que vous rentrez Oui, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le secteur de l'éducation. a n i s e Nyonguru, o c'est quoi、ouais. votre lecture Mais il y, y a en tout cas des lacunes. Il parle de plus de 300 médecins burundais qui, qui travaillent pour les, les autres pays. C'est un problème. Ouais, non, pour moi, c'est une grande perte pour, pour mon pays. Mais、euh, je pense que beaucoup d'intellectuels burundais restent à l'étranger pour peut-être plusieurs raisons. Il y a、euh, la raison de l'insécurité,、euh, qui, pour、bon, le Burundi, n'a pas été aussi stable qu'on qu le voulait. Et certains, ayant peur de l'insécurité, sont restés à l'étranger. Ça, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la question de salaire.、Euh, parce que beaucoup préfèrent. Travailler pour un autre pays, mais gagner mieux. Nous pouvons nous organiser、et、aussi、voilà. pour offrir.、Euh, pour le moment, le on peut s'organiser pour faire de bonnes conditions. Mais s'il y a des, des docteurs, ce n'est pas des médecins seulement il y a beaucoup de docteurs, docteurs qui, même, enseignent dans de grandes universités aux États-Unis, qui sont dans des institutions de recherche un peu partout dans le monde. On les trouve. Est-ce qu'il y a une politique, comme on le disait, de dialogue Entre le, les pouvoirs publics du Burundi et les intellectuels de la diaspora pour les intéresser à venir. Bon, je pense qu'au niveau du, du ministère de, des Affaires étrangères et de la coopération au développement, il y a cette, cette, ce département-là. Mais je ne sais pas、euh, quelles sont les stratégies qu'ils adoptent qu'ils ont adoptées pour rapprocher tout ce monde-là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui peuvent contribuer au développement de ce pays qui sont à l'étranger. Et je pense que ça serait dans le cadre de dialogue. Moi, je parlais beaucoup plus de dialogue que de négociation.、Oui. Parce que même les hommes politiques qui se retrouvent à l'étranger maintenant, qui ont peur de rentrer, ont besoin d'être rassurés. M. Le Singanakouman a dit seul l'appel ne suffit pas, mais il, a, a, il faut qu'il qu y ait e n t à e n vous entendre, on dirait qu'il y a. De, deux raisons majeures à, à l'origine de, de, de, de, de ces Burundais qui sont en terre étrangère. Des raisons. disons, Politico-sécuritaire, mais aussi les, les, les moyens. Les... Oui, c'est les deux raisons. Mais si les pouvoirs publics pouvaient les rassurer, d'abord au niveau de la stabilité, le pays évolue très positivement au niveau de la stabilité sociopolitique,、okay. au niveau de la paix, ça évolue très positivement. Nous qui étions à l'étranger, moi et Pancras, si nous sommes là et que nous sommes tranquilles, et c'est ça qui démontre bien que même ceux qui,、euh, ceux qui ont été en Ils sont très Actifs politiquement à l'étranger, s'ils viennent, ils n'ont pas de problème parce que nous, moi personnellement, je vais de passer plus d'une année, une année et demie dans ce pays, mais presque、je、deux ans à presque, partir de septembre, ans. Ans. septembre 2019. 2019. Je n'ai eu aucun problème. Aucun. Et j'ai continué ma mobilisation politique au niveau du CDP, tel que je le faisais à l'étranger, et je n'ai eu aucun problème. Et c'est pourquoi l'appel aussi, la la... rassurer ceux qui étaient avec nous est très important. Les rassurer.、Mm -hmm. Maintenant, nous, on les rassure qu'il y a la paix et la sécurité pour nous, pour les, gens, les, les, les personnalités politiques qui rentrent. Mais il faut aussi que ces, têtes, ces grandes têtes intellectuelles qui sont à l'étranger soient aussi rassurées. J'ai été très content quand j'ai vu le matériel qui a, qui a été accordé par les ressources de la p r o v i n c e de la province Bururi aux écoles. Ça n'a pas été, été médiatisé,、mmh. beaucoup médiatisé. J'ai vu sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de très, de, de très positif. Quand vous voyez les, les Burundais qui sont à l'étranger, pensez à, aux enfants collectez les moyens envoyez le matériel pour que les enfants、euh, qui, qui, qui étudient ici au Burundi étudient dans de bonnes conditions. Les c e u s de la province de b u r u n i l'ont fait, c'est un grand indicateur de confiance. Parce que s'ils n'avaient pas confiance, ils n'allaient pas contribuer pour que les enfants restent au Burundi. Ils allaient surtout les encourager à quitter le Burundi.、Mmh. Maintenant, au lieu de les encourager à quitter le Burundi, on collecte le matériel pour dire restez là-bas, étudiez là-bas, servez votre pays. C'est quelque chose de très important. Donc, il faut rassurer tout le monde.、Mmh. Honorable Léon s e n g e n d a c o u m a n a je me retourne vers vous. Anissé n y o n g u r u r a s s u r e z v s Burundi Qui reste encore en terre étrangère pour la sécurité, mais il y a le problème de moyens financiers. Il parlait de, de, de, de ces deux raisons majeures. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous pourrez ajouter Je dois informer mes collègues ici présents que les causes de l'insécurité et de la guerre sont nombreuses. Il y a effectivement la mauvaise gestion des affaires de l'État. C'est la première chose, la première cause de l'insécurité. Il y a les injustices. C'est une cause aussi. C'est une cause de l'insécurité aussi. Il y a l'exclusion. L'exclusion, c'est également une cause de, de, de, de, de l'insécurité, de la guerre. Je l'ai vécu, j'ai suivi l'évolution de ce pays. Je connais l'histoire de ce pays. Je connais comment les guerres sont nées ici, comment les gens sont affrontés. Il y a aussi. L'impunité des crimes. Dès que les auteurs des crimes ne sont pas punis, ça peut créer des situations d'insécurité et même de guerre aussi. Il y a les frustrations. Donc, il ne faut pas très rapidement affirmer que la paix et la sécurité sont totales ici, tant que toutes ces questions ne sont pas encore maîtrisées. Je vous informe également que tous les Burundais, sans exception aucune, veulent rentrer dans, dans ce pays. Tous les réfugiés, ils veulent rentrer dans ce pays, sauf ceux-là que. Mon collègue, mon frère, a l s i s s é me dire qu'ils sont bien r é m i n é r é s à l'extérieur. Vous comprenez, quand vous avez 1 000 dollars, 2 000 dollars, vous ne pouvez pas venir travailler pour ça, 150 000 francs ici. C'est impossible. Donc, <rire> c'est là. Même si la sécurité était rétablie à a b 100%, ils resteront là-bas à cause de ce deuxième facteur qu'il a évoqué. Donc, je dis, nous avons beaucoup à faire pour que d'abord tous ces réfugiés rentrent parce que nous sommes en train de parler de, de, du retour des réfugiés. Vous avez privilégié le retour des exilés politiques. C'est votre choix. Mais à entendre les chiffres que notre,、euh, notre collègue porte-parole du ministère a donné, il y a très peu d'exilés politiques qui rentrent. Parce que quand un exilé politique rentre, on se retrouve ici hein, pour parler de son, de, de, de son, de son retour.、Oui. Mais il vient de parler 340 000 qui sont rentrés, 80 000 qui sont. On attend 140 000. C'est beaucoup, des exilés, est des est beaucoup de Burundais et, et, qui ont f a i d e x i l é s politiques. Et combien de politiciens ont fait Il y en a. <rire> Il y en a, je les connais. <rire> je les connais. Il ne faut on, pas on, les négliger aussi. Combien de, aussi. de centaines C'est pour cette raison que moi, j'ai parlé de, uniquement de réfugiés en général.、Mm -hmm. Et pas uniquement privilégier le retour des exilés politiques. D'ailleurs, ceux-là, ils sont capables de se débrouiller et vivre. Et là où ils sont.、Hein? Mais ils ont la nostalgie de leur pays, ils doivent aussi、euh, être encouragés pour venir. Donc, les défis sont nombreux et les frustrations amènent des revendications. Et parfois, les revendications sont réprimées de manière aveugle. Vous parlez de mauvaise gestion de, de la chose publique, des injustices, de l'impunité, de l'exclusion. Je ne sais pas si. C'est le, le même point de vue chez vous. Mais bien sûr, il le, il le sait très bien. <rire> bien sûr! Honorable, non, Je ne p a r l e pas de, de, du gouvernement d'aujourd'hui. Je,、oh, je parle de tous les gouvernements que j'ai rencontrés. Je parle de tous les gouvernements que j'ai rencontrés. Il ne faut pas défendre le gouvernement de justice. Vous allez défendre le gouvernement.、Oh, non,、Actuels. non,、oh, Je vais lui demander de faire une, compa, une comparaison. S'il <rire> parle d'injustice, ce qui a eu lieu, je pense que c'est maintenant où on est en train de rétablir vraiment la justice. Euh, je pense que vous connaissez ce qui est arrivé au Burundi depuis très longtemps. Tout à fait.、Et、je pense qu'actuellement, le gouvernement actuel, c'est vraiment le gouvernement qui est en train de s'attaquer a u v r a、eh, i p r o b l è m e de ce pays. Et si, si vous parlez de la, de la mauvaise gouvernance, de, de la pauvreté, je pense que rien que pour cette année qui vient de se terminer,、eh, le gouvernement a eu le courage de renvoyer. Des gens qui étaient accusés de mauvaise gouvernance en termes de santé. Il, il y a des résistances. Oui, il y a des résistances et on、oui. va aussi les gérer parce、oui. qu'on doit ramener tout en、euh, ordre. Et je pense que, vous savez, chaque pays a des défis. Et je ne pense pas que ce soit le Burundi qui ait vraiment beaucoup de défis par rapport aux autres pays.、Oui. Sur la, la, la fuite des cerveaux, moi je dirais plutôt le vol de cerveau, le manque de patriotisme. <rire>、euh, oui, il y, y, y, y,、euh, y a. Pancras a parlé de, de, de plus de 300 médecins spécialistes、oui. qui,、euh, qui, beaucoup, qui, en qui exercent、cas. en France.、Et、je pense qu'il n'y a pas que la France, en Belgique,、euh, oui, dans beaucoup d'autres pays. Exemple, mais, oui, <rire> mais, mais, mais, mais vous savez. Moi, je pense qu'il、euh, y a、euh, le manque de, de patriotisme. Il y a même une lâcheté. Parce que ces,、mmh. ces, ces, ces, ces spécialistes, quand ils sont partis faire les études, ils ont été. Ils semblent dire non. Ce n'est pas, pas une lâcheté. Il long. Faut, faut, faut, faut, faut me laisser d'abord terminer. C'est le pays qui a payé pour eux. Et, et ensuite, quand ils sont partis faire les études, ils étaient, ils étaient avec les collègues ici, qui sont rentrés. Et qui, sont, et qui vivent au Burundi et qui sont payés comme ils sont payés, au, ils sont payés ici au Burundi, sans aucun problème.、Mmh. Et s'ils Monsieur... ont décidé de, de rester là-bas,、mmh. ça, ça peut être une volonté d'avoir beaucoup, beaucoup de. de, de Monsieur le porte-parole. Porte porte... beaucoup, beaucoup de moyens.、Mmh. Oui. Monsieur ça, le porte-parole.、Euh, mais quand vous voulez avoir beaucoup de moyens, il faut aussi、euh, penser à votre, à votre pays. Mais ça, pour le moment, ce n'est pas un grand problème parce qu'avec les technologies de l'information. Et、on n'a pas besoin d'être physiquement présent au Burundi pour aider, aider le Burundi. Nous, nous avons maintenant des professeurs、euh, américains, français et belges qui enseignent ici via les technologies a, de l'information. et de la c o m m u n Il c a t i i o n y a le temps qui, mais, qui presse. Mais, mais combien de Burundais qui sont dans ces pays font, font, font ça Pour le Burundi. Oui, pour le Burundi. Mais on a des professeurs belges, français, qui enseignent ici à l'école de doctorat de l'Université du Burundi via les technologies de l'information, les plateformes. Zoom et a u t r e Mais combien de professeurs burundais, alors qu'ils enseignent dans ces universités, dans ces pays, enseignent ici, ici au Burundi, dans les pays Mais alors, c'est une -ce, petite question. Il, il y a en tout cas le temps qui presse. Et qu'est-ce qui devrait être fait pour, par les uns et les autres pour que ces réfugiés, dont les exilés politiques, qui le souhaitent, puissent rentrer au pays en toute inquiétude、et、Il y a le temps qui presse. Je pense que toutes les conditions sont là pour. Et、euh, je vous ai déjà donné les chiffres. De ceux qui sont déjà rentrés.、Mmh. Et on est maintenant avec celui qui vient de rentrer fraîche, fraîchement. Je ne, je ne sais pas vraiment quelles autres conditions、Et、les gens voulaient.、Et、sinon, vous savez, il y, y a plusieurs catégories. D'abord, ces politiciens, on n'en a pas beaucoup à l'étranger.、Mmh. On peut les citer normalement. Si on s'est dit que c'est beaucoup, non. Il n'y a pas de centaines de politiciens à l'étranger. On, on peut même me réciter non On plus. Pour les, pour les, les présumés putschistes, est-ce qu'on peut être rassuré qu'il n'y a pas de, de contraintes Mais quand on est présumé p u t c h i s t e Présumé, je ne dis pas、oui, putschiste.、Oui, parce que présumé. le présumé s p u t c h i s t e ça veut dire <rire> <rire> que nous sommes en c o u e s t c Est-ce qu'il est e qu'il y en a qui ont ce droit de rentrer Est-ce qu'il y en a une... Qui, qui n'ont pas le droit de rentrer au pays. Non, non, tout le monde a le droit de rentrer au pays. Seulement s'il a, a un problème avec la justice, il doit d'abord répondre à la justice. Donc, vous, Léon, il faut r e n d a b o r e n d r e à i c i l faut rentrer, rentrer, rentrer d'abord et répondre Léon, à la oui, justice. Oui, oui. Il faut aussi d i t des présumés. Non, ils ont été condamnés. <rire> J'ai le jugement ici et les noms. Donc, ça, c'est un, de... un livre qu'on va, qu va publier très, très, très bientôt.、Mm -hmm. il, il y a tout. Mais ils n'ont pas e droit à la、Chimaki、défense. Nous, que que ils n'ont pas e droit à la défense. p a s a v o u e n t Ils avaient des avocats. Vous, ont, vous, vous venez de rentrer de, de l'exil. Qu'est-ce qui devrait être fait par les uns et les autres, ceux qui sont en terre étrangère, les Burundais, le gouvernement, pour que. Tous ces Burundais en, encore en exil puissent rentrer en toute inquiétude. Il y a un travail que j'ai réalisé qui n'est pas fait par nos diplomates.、Mmh. Et ça, c'était presque tous les régimes. Les ambassades ne font pas ce qu'ils devaient faire, à savoir d'abord recenser les compatriotes qui sont dans votre juridiction, faire sentir aux compatriotes qui sont dans, qui sont dans votre juridiction que l'ambassade, c'est. Un niveau de patrie à eux. A tel enseigne qu'on e se retrouve avec des statistiques qui ne sont pas correctes de la diaspora burundaise. A tel enseigne que vous trouvez avec un déficit criant de communication entre les Burundais qui sont à l'étranger et les missions diplomatiques qui devraient non seulement les connaître, mais aussi donner l'information correcte. Qui devrait chercher les autres pour se connaître C'est d'abord le premier responsable. C'est l'ambassade, parce que c'est dans ses attributions.、Mm. Alors, j'ai comme l'impression qu'à ce niveau-là, il y a un petit déficit. Donc, déficit de communication. Vous savez, on n'a pas cette, cette facilité de vendre l'image du Burundi,、mm. ou de défendre l'image du Burundi. C'est surprenant、mm. quand vous voyez certains sites touristiques qui sont au Burundi. Mais qui sont méconnus、euh, des touristes qui devaient venir, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien, mais qui arrivent à vendre quelque chose aux touristes, alors que nous, nous avons plein de potentialités. Il suffit de voir par exemple le lac Tanganyika.、Mm. Nous avons un lac comme le lac Tanganyika. Si vous voyez l'inexploitation qui est sur le lac Tanganyika, ça fait mal.、Mm. Ça fait très mal, pendant que d'autres peuvent créer des, des puits, et, et puis ils ont des gens qui viennent voir.、Euh, Juste en étant, alors que nous, nous avons lac t e e n g a n y i k a C'est-à-dire que quelque part, il y a un déficit, quelque part, il y a un problème. Et c'est l'un des objectifs de notre association b e r e Burundi promouvoir le tourisme, chercher les investisseurs qui doivent venir investir au Burundi, mobiliser la diaspora burundaise pour venir travailler au Burundi ou rentrer au Burundi, et mobiliser aussi les étrangers à venir travailler ici. Et d'ailleurs, nous avons aussi, dans le premier objectif que nous avons, C'est le j i m e r a g e des entités administratives du Burundi avec les entités administratives des autres pays plus nantes.、Mmh. Ça, ça fait partie des objectifs de notre association b e l b u r u n d i Donc,、euh, quand je vais voir le porte-parole du ministère de l'Intérieur,、mmh. j a u r a i s e o n numéro, je pense, tout à l'heure. Il faut qu'on explique. Il va vous donner le temps. a n i s e é Nyongourou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces voies de solution Il faut que tous les Burundais,、voilà. encore en terre <coughs> étrangère, puissent rentrer. Euh, voilà. Comme、euh, voie de solution, la, la seule voie de solution, c'est créer une, for, une sorte d'équipe ou de commission qui puisse être mandatée pour cela, pour en fait dialoguer avec、euh, nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui aimeraient bien rentrer mais qui ne sont pas rassurés. Ça serait important d'approcher. Vous voyez, les hommes, politiques sont, les, les hommes politiques ne sont pas nombreux,、mmh. mais ils sont suivis. C'est ça, ça, parce qu'on n'a pas besoin de i l s sont suivis. Parce que on, on,、euh, certains mondains qui veulent rentrer, ils approchent peut-être ceux, ceux en qui ils ont confiance, les hommes politiques en qui ils ont confiance, ils disent Non, il ne faut pas aller. Il ne faut pas y aller. Pourquoi Et puis, ils, ils ont des arguments pour les empêcher de rentrer. Mais si eux-mêmes, ils,、si、eux ils rentrent, les autres vont dire Même, même, même, même lui, il est rentré. Vous allez voir. Comment p a n k a vient de rentrer Il y a beaucoup qui vont être rassurés. Il y a beaucoup qui l'insultent. Pourquoi est-ce qu'il est rentré sans que nous, on n e s t pas d'accord Mais petit à petit, quand en deuxième, en troisième, en quatrième, rentre, les autres vont dire Non, on n'a aucune raison de rester d e h o r s C'est pourquoi les hommes politiques, ce serait important de les approcher parce que ce sont des leaders d'opinion. Et le leader d'opinion, il a toujours des gens derrière et qui le croient. Et c'est pourquoi, si au niveau de la superstructure ou du ministère des Affaires étrangères, on, créait une équipe, on mettait en place une équipe ou une commission qui approche les journalistes, les journalistes qui sont à l'étranger, c'est une centaine de journalistes, ce n'est pas peu, c'est une centaine de journalistes. Il faut qu'ils soient rassurés et qu'ils viennent exercer leur. Euh, leur métier au Burundi. Et vous, faut... êtes, vous êtes du ministère qui a en charge l e s légionnaires Bien sûr. Et, et, et je le <rire> dis parce que, parce, parce que nous, au niveau du ministère, nous avons cette approche-là. Nous sommes en collaboration avec des, des organisations internationales qui sont en train de nous appuyer pour qu'on fasse ce travail-là. Mais,、eh, est, oui, au niveau du ministère, on l'essaye. Mais, e s t c e q u e v o u s a i m e z a i e n t Est-ce qu'ils aimeraient ces journalistes en, en, en... Nous, on, nous on, compte, on compte même les rencontrer à l'étranger,、mmh. en dehors du Burundi.、Mmh. Mais il ne faut pas que ce soit une initiative de notre ministère. Il faut que ce soit une initiative、mmh. générale de l'État pour、euh, rassurer tout le monde, que ce soit les professeurs des médias qui sont à l'étranger, que ce soit les hommes politiques qui sont à l'étranger. Je dis, ce sont des leaders d'opinion. Dès qu'ils y rentrent, il y a beaucoup qui vont les suivre.、Mmh. Absolument. Léon s e n g e n a Koumana, quelque chose à ajouter、mmh. On tend vers la fin. D'abord, je dois dire que tous les pouvoirs, chaque fois, qui Sont là, ils parlent bien du pays des, des, des, des évolutions positives, <coughs> des progrès. Moi, j'ai travaillé avec les pouvoirs fougistes. J'ai tra... travaillé ici des pouches. J'ai travaillé avec des pouvoirs négociés. J'ai travaillé très peu, malheureusement. avec tra... les gouvernements. Vous disiez qu'ils travaillent comme n t Et... vous disiez qu'ils travaillent comme vous. p o u s c e s pouvoir s d i s e n t qu'ils travaillent correctement, très bien. <coughs> mais, mais mon pouvoir ici d a n s pouche, <coughs> il veut dire q u i l t r a v a i l l e correctement, que la situation évolue. On ne peut pas se condamner, on ne peut pas dire autrement. Même aujourd'hui, les gens disent que ça marche bien. Mais le 5 février, au monument de l'unité nationale, le président a dit qu'il manque le soutien de certains responsables.、Hein? Ça, c'est déjà un grand problème. Est-ce qu'il les a dit n o m m é m e n Bon, il ne, il ne les a pas dit n o m m é m e n mais il l'a dit.、Hum. Moi, j'ai suivi. Je n'étais pas là, mais j'ai suivi son discours.、Hein? Il se plaint il se plaint se que c e qui sont juste après lui ne l'étaient pas. Ça, c'est un grand problème. Donc, dire que ça, tout marche, c'est trop dire. Et ça, ça peut empêcher les gens de venir,、mm -hmm. et de rentrer, surtout les hommes politiques, les réfugiés politiques. Récemment, le 1er juillet, le chef d'État e l a développé un discours sur、euh, les marbellisations, surtout au niveau des minéraux, de l'exploitation des mines. Et il a ajouté une phrase assassine. Il a dit que presque les dirigeants qui étaient là ne l'ont pas applaudi. Hein? Mais、tout ça, ce sont des problèmes qui sont là. Le même jour. Récemment, le 1er juillet. Ceux s c e qui n'ont pas applaudi, je les ai vus. j <rire> Il a dit. Vous comprenez, il y a, il y a, il y a des défis. Il ne faut pas que les gens continuent à dire tout marche bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut que les gens.、Rannent. Pourquoi est-ce qu'on doit, est doit aller. Demander、vous、à une voulez, personne voulez, de rentrer chez lui. Vous voulez faire conclure、hein? que. C'est le, le, le rassurer. o l ne demande pas de rentrer, mais et, il faut qu'il soit rassuré. C'est qui, qui hésite. Alors, pour、voilà. lui rassurer, il faut que le président lui-même soit rassuré.、Mmh. Maïdjero Paye. D'abord, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est ce dossier putschiste. Il vient de me montrer qu'il y a aussi ce qu'il qualifie une i n s u r r e c t i o n Ce n'est pas ce que je qualifie d'insurrection. Ce qu'il qualifie d'insurrection. C'est l'arrêt de la Cour. Alors, s i、si encore... si、ce côté-là, pour que un, ces hommes-là rentrent, il faut discuter avec eux et les rassurer. Voilà, Mais... vous me rejoignez alors. <rire> vous, vous, vous je parle de ces réfugiés politiques, des réfugiés d'opinion. Il faut les rassurer. Et pour les rassurer, il faut obligatoirement discuter avec eux et envisager. Une possibilité d'amnistie pour l'avenir d'un pays, pour la paix et la sécurité dans un pays, pour la réconciliation d'un <coughs> pays, il faut des sacrifices. On ne peut pas réconcilier un pays sans faire des sacrifices. Donc, monsieur le porte-parole, il ne faut pas penser aussi à une société d'amnistie, mais le président vient de faire aussi une amnistie. Il, a pas nouveau, il faut continuer hein, pour que tous les Burundais puissent rentrer et qu'on travaille ensemble pour élever le niveau de vie des citoyens. Il faut d'abord. c o n q u i t t e z ces débats qu'on dénomme abyssement politique, pour, comme Pancras le disait, pour se consacrer au développement, à l'augmentation de la production, pour lutter contre la pauvreté, la misère, le chômage, le chômage et pour une réconciliation effective des Burundais. Là, on n'aura pas de réfugiés. Sinon, demain, on risque encore une fois de voir des mouvements de réfugiés. Si la situation que je vois continue, l e prisons se p l a i n t d'autres se plaignent. On risque encore une fois d'avoir d'autres mouvements de réfugiés. Il faut, sorte, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de mouvements de réfugiés burundais à l'extérieur. Et c'est ce qu'il faut éviter éviter qu'il y ait de nouveaux mouvements de réfugiés. a m n i s t i e sacrifice. Est-ce que c'est possible, monsieur le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique Pierre Mouliki. Il a dit que. Il y a eu dernièrement une amnistie, moi je n'en connais pas. Bon, je pense qu'il y a eu grâce présidentielle. Une la grâce, grâce, la grâce intervient après jugement. Je pense que pour le moment il faut travailler avec ce que, ce que nous avons. Maintenant, nous avons des, des personnes qui sont condamnées pour a t t e n d r e à l'autorité de l'État, a s s a s s i n a t et destruction lors du mouvement insurrectionnel de 2015. C'est en arrêt de la Cour suprême. Et cela, ils ne sont il que 34. Et même ces personnes-là, elles peuvent rentrer. Mais elles doivent répondre d'abord à la justice. Parce que les collègues sont maintenant. DJ est en prison ici. Et alors, pour le reste, honorable, on se veut toujours gonfler les chiffres. On n'a pas beaucoup de politiciens à l'extérieur. On peut même les citer, non, mais moi, je vous ai dit. C'est très peu. Et la majorité des réfugiés rentrent maintenant. Alors, je leur dirais que les portes sont ouvertes. Les exemples sont là. On est avec celui qui est rentré、euh, très récemment. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne la décision de rentrer. Sinon,、euh, ça risque d'être trop tard.、Euh, parce que、euh, maintenant, il y, a, il y a une politique qui est la seule au développement du pays, notamment à travers les, les coopératives. Et on voudrait que chaque poche ait de l'argent. Et que aussi chaque bouche est à manger. C'est ça, ça la danse d'aujourd'hui. Merci. Merci Pierre Mouliquier. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Je vous en prie. Merci à vous, honorable Léon s e n g e n a Koumana. Vous êtes le vice-président du Parti s a u r a n i e Afro-Débou. Merci de votre participation et contribution à cette émission.、Et、merci beaucoup. Merci également de m'avoir invité. Je remercie également mes collègues avec qui nous avons partagé cette émission, mais surtout le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui nous rassure que tout le monde le peut rentrer. g r a n d d i f i c u t Merci à vous, Anissé Nyongourou, président du parti CDP. Merci d'être venu. Vous êtes également l'actuel secrétaire permanent au ministère de la communication, des technologies, de l'information et des médias. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission.、Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, i s s a n g a n i pour、euh, avoir organisé、euh, cette émission. C'est pour.、Euh, c o n t i n u e r à rassurer、euh, nos collègues et tous les réfugiés qui sont à l'étranger de rejoindre leur、euh, patrie natale. Merci enfin à vous,、euh, Pancras et Chimaye, et nous vous disons également bienvenue au pays. Vous rentrez de l'exil, vous avez été de la plateforme de l'opposition Sénared. e Merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission. Merci infiniment, M. Léonce. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Je remercie. Le... Les collègues qui étaient autour du plateau. Et je répète que la synergie b e l g o b u r u n d a i s e pour le développement belbourundi en sigre va être un nouveau concept qui va effectivement participer à ce d i c t o de chaque poche et de l'argent. Nous ne voulons que chaque élève, chaque étudiant, chaque écolier ait l'excellence dans son cartable. Merci. Et c'est par ici que prend fin l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la problématique de retour des exilés, des réfugiés politiques bourronnais. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et restez branchés nos programmes continuent sur Radio-Télévision Isanganilo. À la prochaine. Mosaïque.